dan Vous êtes nul en classe. My chronic sense. Enlève ce rouge à lèvres. My passion says. On va en boîte ce soir. Et moi je dis. Nous voulons, nous voulons en 2000. 2000.